wan qibla présente super authentique al-bukhari Al Al et muslim alhamdulillah wa s-salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd ikhwani fi llah ta'ala ikhwan islam Donc aujourd'hui on va couvrir un hadith très important, hadith de Muad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dans lequel il a eu ce compagnon, ce grand compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu une interaction avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle Rasulullah il lui a parlé de quelque chose d'extrêmement important comme on va le voir, بإذن الله ce hadith c'est l'un des hadiths les plus connus du prophète Muhammad alayhi wa sallam parce qu'il nous parle de certains d'un principe fondamental au fait de notre religion. Alors, Mu'ad ibn Jabal, bien sûr, comme on a mentionné, c'est l'un des grands compagnons, l'un des grands Sahaba. Aussi, Mu'ad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu est considéré parmi les savants, parmi les ulamas, les fuqaha des Sahaba. Mu'ad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu était même euh, au fait candidat pour devenir le khalife, le calife après Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mais euh, قدر الله سبحانه وتعالى معاذ ال دي سي دي avant la mort de Omar Ibn Al Khattab c'est pour ça qu'il n'a pas été le khalife alors qu'est-ce qu'il dit Muad radi Allah anhu قال بين انا رذيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه il dit Muad il le j'appelle un hadith il est authentique autement authentique dans Bukhari et dans Muslim il dit Muad que un jour J'étais avec le prophète Muhammad (ﷺ) sur sa monture, sur son âne. On était, les, les deux étaient sur un âne. Ils étaient en train de se déplacer et j'étais très proche de ce fait du prophète Muhammad (ﷺ) physiquement. Lorsqu'il m'a dit (ﷺ) "Ya Mu'ad ibn Jabal", oh Mu'ad ibn Jabal, C'est adressé à moi avec mon prénom. Et il a dit Mu'ad ibn Jabal, "Le beik Rasoul Allah wa sadeik", le beik c'est mon direct ça se rapproche un peu du sens de à vos ordres la bayc c'est quand on dit je suis là je suis présent et je vais écouter je vais obéir comme on dit la bayk allahumma la bayk lorsqu'on fait la talbiya lors du pèlerinage le hadj ou ya bien même la la omra dans le euh na am. alors dit ici la à rasoul allah wa sa'a Donc après ça thumma sara sa'atan le prophète Muhammad sallalahu alayhi wa sallam n'a rien dit après ça il a gardé le silence après ça ils ont avancé un peu la deuxième fois il a dit le prophète sallalahu alayhi wa sallam ya Muad ou Muad Muad ibn Jabal il a dit la bayka rasul Allah wa la même chose il a dit ya Rasul Allah je suis présent « Qu'est-ce que tu as à m'ordonner, Ya Rasulallah ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit. Après ça, après un certain moment, ils ont avancé un peu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répété pour la troisième fois « Oh Mu'adh, Ya Mu'adh » Alors il dit « La Bayka Rasulallah wa Sadiq » Alors là, pourquoi est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a répété trois fois et il a laissé un délai à chaque fois et n'a pas donné de détails Il paraît, alam, peut-être que c'était pour attirer la curiosité de Mu'ad ibn Jabal, pour assurer sa pleine concentration, parce que ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, c'est très important. Et de ce fait, c'est pour susciter encore une fois l'intérêt de Mu'ad ibn Jabal. Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il m'appelle à chaque fois, mais il ne me dit rien après. Qu'est-ce qu'il y a qui va venir après Alors il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ اللَّهِ عَلَىٰ عباده? Est-ce que tu connais quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Quel est le droit d'Allah sur ses sur ses serviteurs? Il a dit قلْتُ أَلَّا هُوَ رَسُولُهُ أَحْلَمْ J'ai dit c'est Allah et son messager Qui le savent mieux Ça veut dire, lui, il ne connaît pas la, la réponse Mu'ad ibn Jabal. Nous, on ne la connaîtrait pas si on n'avait pas ce hadith aujourd'hui de Mu'ad ibn Jabal. Mais Mu'ad, il ne veut pas dire du n'importe quoi. C'est comme ça qu'ils étaient les compagnons du prophète Muhammad, alayhi c'est comme ça que doit être chaque musulman. C'est comme ça qu'on doit être. Alors, si on nous demande des choses à propos de notre religion et qu'on ne connaît pas la réponse, on dit Allahu A'lam. Alors, il dit Allahu wa Rasuluhu A'lam. Alors il dit le prophète Mohammed alayhi salat wa salam le droit d'Allah taala sur ses serviteurs c'est qu'ils l'adorent qu'ils assurent la d'Allah taala et sans lui associer de partenaires. ça veut dire il y a deux éléments ici c'est assurer la de un l'adoration la c'est quoi certains ulama ils donnent une définition un peu plus élaboré de la ibada Allah et il est satisfait de lui toutes les actions et toutes les paroles que Allah Taala il aime et qu'il approuve que ce soit des actions ou des paroles du cœur ou que ce soit des actions ou des paroles de euh, du corps en tant que tel donc ça rentre dans ça ce qu'on dit avec notre langue Comme le zikr d'Allah Ta'ala, ça rentre dans sa, la salate, bien sûr, la prière, le jeûne de Ramadan, le pèlerinage, tout ça, ça rentre dans les actions et les paroles qui sont physiques. Mais aussi, il y a les actions et les paroles qui sont à l'intérieur du cœur, qui sont internes, comme l'amour d'Allah Ta'ala, comme le tawakkul, la pleine confiance en Allah Azza wa Jal, la crainte d'Allah, khashiyatollahi Azza wa Jal, comme les bonnes intentions, comme la aqidah, la croyance, croire en Allah, en l'existence des gens, des anges, des malaïkas, alayhi wa ainsi de suite. Donc ça c'est la définition plus élaborée que certains savants ils accordent à l'ibada le sens de l'ibada et certains autres savants ils une un sens beaucoup plus beaucoup plus facile à retenir et à comprendre l'ibada hiyat ta l'ibada c'est quoi c'est la pleine obéissance à Allah Ta ala. obéir aux ordres d'Allah et s'éloigner de la désobéissance des interdits ça c'est l'ibada Alors ça c'est le droit d'Allah Ta'ala c'est quand on lui fasse la ibada Subhana wa Ta'ala de un mais aussi il faut que la ibada elle soit sans lui associer de partenaire la yushriku bihi shay'an parce que si quelqu'un il adore Allah Ta'ala mais il associe des partenaires avec Allah il fait le shirk ça ce n'est pas la qui est accepté par Allah taala et ça ce n'est pas le droit d'Allah azza qui a été en quelque sorte qui a été respecté. Alors là, il dit thumma sara sa'atan. Après ça le prophète Muhammad alayhi wa sallam, il a avancé un peu plus, après un certain moment, il s'est adressé à Muad ibn Jabal à nouveau. Il a dit ya Muad ibn Jabal, qultu labbaik rasul Allah Oh Muad ibn Jabal. Un deuxième appel, il dit À tes ordres, ya Rasoul Allah, je suis là, je t'écoute et je vais obéir. Alors il dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam: "Hal ma haqq Allah aw ma haqq al-ibad 'ala Allah idha fa'aluh?" Est-ce que tu connais, ya Muad ibn Jabal, quel est le droit des serviteurs d'Allah Ta'ala envers leur créateur, envers Allah Subhanahu wa Ta'ala, s'ils vont respecter, s'ils si vont remplir à ce droit d'Allah Ta'ala, s'ils vont faire la 'ibada avec le tawhid, alors quel est leur droit? En retour. Là, les serviteurs d'Allah ont un droit. Alors, il dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Mu'ad ibn Jabal, il dit encore une fois Allahu wa rasuluhu a'lam, je ne connais pas ya rasul Allah. Alors, il dit alayhi sallatu salam, haqqu l'ibadi ala Allahi an la yu'adhibahum. Le droit des serviteurs sur Allah Azawajal, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il ne va pas les punir. Si ils y S'ils vont remplir leurs obligations envers Allah Ta'ala. Ça veut dire en d'autres termes, s'ils vont faire l'adoration d'Allah sans lui associer de partenaire, ils ont un droit en retour. Ce droit-là, c'est que Allah Ta'ala ne va pas les punir. Taïf. Ici, quelques leçons. Première chose et quelques commentaires. Première chose, on remarque que le prophète a utilisé l'une des méthodes d'enseignement qui est le questionnement, la question, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, parfois il donnait de l'information directement à ses Sahaba, à ses compagnons, il leur enseignait ce qui leur était utile parfois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commençait plutôt par initier une question, il va demander une question comme dans ce hadith, quel est l'intérêt de la question ici c'est encore une fois pour susciter l'intérêt de la personne donc la personne sera beaucoup plus concentrée sur ce qui va venir Aussi, parmi les avantages du questionnement, c'est parfois ça aide l'audience, la personne de l'autre côté, le récepteur, à réaliser, au fait, à être conscient de son ignorance. Donc, parfois, si on va ju juste enseigner à quelqu'un une information, la personne pourrait prendre l'information, l'apprendre, elle, elle va l'apprendre, bien sûr, elle va l'assimiler, mais elle va dire, oui, bien sûr, ça c'est quelque chose de logique. Mais elle va pas nécessairement être consciente qu'elle ignorait cela. Mais si on va demander à la personne, on va lui demander la question et que la personne, elle ne connaît pas la réponse. Là, elle va être beaucoup plus curieuse et beaucoup plus concentrée sur l'information qu'on va donner par la suite. Donc le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, souvent il utilisait cette méthode-là qui était le questionnement sous elle. Il demande à ses compagnons et si eux ne connaissent pas la réponse, ce qui était souvent le cas, alors là le prophète alayhi sallallahu alayhi sallam, il va leur apprendre. Deuxième point ici. Comment se fait-il que les serviteurs d'Allah Ta'ala, les ibad, ils ont un droit auprès d'Allah Azawajjal? Nous, on est qui exactement pour mériter un droit? Ce droit n'est pas méritoire à la base. Les uléma, savants de Ahlus Sunnatul jamaa dans les livres de la fiqh, ils disent que tout droit que Allah Ta'ala il a donné à ses serviteurs, au fait, c'est un droit qui vient de Lui, ce Wa Ta'ala. C'est un droit qui a été accordé par Allah Azawajjal. Habituellement, quand on parle de droit et d'obligation entre nous comme, euh, comme créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand par exemple nous en tant qu'êtres humains, si on parle de nos droits et de nos obligations de façon mutuelle, très souvent c'est parce que euh, c'est une relation, c'est un rapport de force. Chacun il a certains points de force qui font en sorte qu'il peut réclamer son droit. Il peut, euh, Au fait, il peut s'imposer pour imposer à l'autre de devoir avoir des responsabilités envers lui. C'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Chacun, c'est un, un échange. Je te donne tes droits, mais à condition aussi que moi aussi je m'attends à mes droits. Parce que si toi tu vas pas me donner mes droits, moi je vais pas te donner tes droits à toi. Et de ce fait, toi tu seras faible et tu seras contraint à me donner mes droits. Tout comme moi aussi, je suis un peu faible parce que j'ai besoin que tu me donnes mes droits. C'est comme ça que la vie ça fonctionne. Allah Ta'ala, ce n'est pas comme ça. Il y a personne qui lui impose, il y a personne qui le force à nous accorder un droit. Allah Azzawajal, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a donné ce droit à ses serviteurs تفضلاً منه c'est par générosité d'Allah Azza wa en d'autres termes les ulémas les savants ils mentionnent que si Allah Ta'ala il voulait si c'était pas comme ça si Allah Ta'ala il voulait que ça allait être autrement Si Allah Ta'ala il voulait punir toutes les créatures tous Allah Ta'ala il va nous envoyer en enfer quoi qu'on fasse wala n'a pas été injuste envers eux Allah Ta'ala ne serait pas injuste envers nous même dans ce cas-là parce que nous sommes les créatures d'Allah Subhanahu wa Ta'ala mais encore une fois c'est par la miséricorde d'Allah et par sa générosité que Allah Subhanahu wa Ta'ala il a accordé à ses serviteurs des droits même envers lui ce qui nous mène vers le prochain point qui est extrêmement extrêmement extrêmement important c'est que si même envers Allah azwajal Même dans notre relation avec Allah Subhanahu Wa Taala, ça engage des droits et des obligations, des droits et des obligations. Donc, on a des obligations, mais aussi on a des droits. Alors ça, ça nous renseigne sur la nature normale de cet univers, comment est-ce que la vie devrait fonctionner, et que si nous n'en va pas respecter ce principe-là, cette balance de droits et d'obligations, eh bien, ça va être la corruption dans cette vie, ça va être la corruption sur cette terre. Droit et obligation, ça découle du principe de justice, de la balance, d'équité, de al-Adl, de al-Mizan que Allah subhanahu wa taala il aime, qu'il a établi dans cet univers. Et de ce fait, et huwaini fil aita si dans n'importe quelle situation Si on va pas mettre cette balance dans n'importe quelle relation, cette balance de droit et d'obligation de l'autre côté, eh bien, il va y avoir des problèmes, ça va mal finir dans ce monde. Et même si on parle de l'islam dans la charia d'Allah Azza les أحكام d'Allah Ta'ala, à chaque fois qu'on veut comprendre, parfois il y a des gens, ils vont dire mais cette règle là dans l'islam, cette loi dans l'islam, ce hukm dans l'islam, c'est pas très logique, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que c'est juste. Très souvent, c'est parce que la personne n'a pas pris le système au complet, n'a pas pris le hukum et les autres hukum qui sont là aussi, qui sont présents de de l'autre côté. Donc, on peut donner bien sûr plusieurs exemples à cela. Le premier exemple qui est très bien sûr euh, très euh, comment on peut dire ça là, très euh, très d'actualité de nos jours, c'est dans la fameuse relation de couple, donc entre époux et épouse zaudua zaudetu. Donc, chacun des deux côtés il y a des droits et il y a des obligations lorsqu'on commence à parler seulement des droits de l'un des deux côtés qu'on ne parle pas de ses obligations et eh bien c'est normal qu'on va finir avec une version un peu une compréhension tordue de l'islam une compréhension même tordue de la vie c'est pour ça qu'on va finir souvent dans l'égarement on va finir dans l'égarement. Il y a des gens qui parlent si quelqu'un il va parler seulement du droit de de l'époux de Zaoud dans l'islam mais sans comprendre c'est quoi les obligations aussi que Allah Ta'ala lui a donné. Ou le contraire, si il y a une personne comme les les personnes qui sont de nos jours influencées par des courants féministes et ainsi de suite qui euh, ne parle seulement et qui parle seulement des droits de l'épouse, des droits de la femme et même jusqu'au point de ramener tout ce qui est dans l'islam en faveur de l'épouse et dire c'est ça, dans l'islam, l'épouse a la droite à ça, à ça, à ça, à ça, à ça et le mari, il doit, il a telle, telle, telle, telle, telle obligation, mais après ça de l'autre côté, on va essayer d'enlever à cette épouse-là ses responsabilités non, selon, on va dire, il y a une fatwa qui dit qu'elle n'a pas l'obligation de prendre en charge son mari, de prendre en charge sa maison, de prendre alors qu'est-ce qu'il va lui rester exactement comme obligation Donc là, ça va être une relation, si c'était comme ça, ça serait une rela relation de profitable Âge, que ce soit d'un côté ou de l'autre ça veut dire lorsque nous on va se mettre dans une situation où on croit qu'on a seulement des droits c'est ça la culture de nos jours surtout en occident on va apprendre même aux jeunes enfants à l'école de réclamer leurs droits tu dois connaître tes droits quels sont les droits de l'homme quels sont les droits mais très souvent on ne leur apprend pas quels sont leurs obligations aussi on peut donner un autre exemple ici dans la relation entre parents et enfant entre parents et enfants c'est certain que dans le Coran le Karim et dans la Sunna ça parle beaucoup grandement des droits des parents et de birrul et ainsi de suite ça on est tous d'accord c'est très évident je n'ai même pas à vous amener des preuves pour cela vous le connaissez tous Mais pourquoi est-ce que c'est tellement présent C'est parce que c'est souvent les enfants qui vont avoir, qui vont avoir tendance à maltraiter leurs parents, à oublier le bien de leurs parents. Ça, c'est souvent le cas. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a des situations dans lesquelles même il y a des parents parce que à la base, la règle, c'est que les parents sont euh, sont cléments. Ils ont, ils ont ils ont ils ont la miséricorde envers leurs enfants, qui font qui fait en sorte qu'ils vont respecter beaucoup plus le droit de leurs enfants que les enfants qui respecteraient le droit de leurs parents. Mais il faut quand même comprendre que même dans l'islam, c'est une balance, ça va dans les deux côtés. Allah Ta'ala a donné des droits même aux enfants. Allah Ta'ala a donné des obligations aux parents. Et c'est pour ça que les parents méritent en retour, bien sûr, tout ce respect et toutes ces euh, tous ces droits ici à l'obéissance, dans Al-Ma'ruf et ainsi de suite. Donc si on donne de nos jours un exemple, je sais que l'exemple pourrait être être trop euh, un peu trop amer pour pour euh, certaines personnes parce que c'est le vécu de nos jours peut-être ça va bousculer des personnes peut-être il y a des gens ils n'aiment pas quand on donne des exemples comme ça mais il faut de, de donner des exemples très clairs qu'est-ce que Allah Ta'ala il donne il, il nous dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran le Karim dans sourate Al-Isra Allah Ta'ala il dit wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani petits Allah Azza il dit il nous instruit subhanahu wa ta'ala de faire doua de faire invocation pour nos parents qu'Allah Ta'ala soit miséricordieux envers eux, comme ils nous ont rabbayani, ils nous ont donné la tarbiya, ils nous ont éduqués lorsqu'on était jeunes. Kama rabbayani sahira. Donc, euh, les ulamas, comme l'imam Sa'adi dans son tafsir, ils disent que, vu que le doua ici, Allah Ta'ala nous demande de faire doua pour nos parents, à cause de leur effort de tarbiya, d'éducation envers nous, il dit que le plus que les parents ont été impliqués dans la tarbiyah lorsqu'on était jeune, le plus qu'on doit leur être encore plus reconnaissant lorsqu'on va grandir. Pourquoi je dis ça C'est parce que ça, c'est la relation encore une fois normale. Les parents ont fait leur obligation envers leurs parents, envers, envers leurs enfants. Ils ont beaucoup sacrifié pour éduquer leurs enfants, pour faire la tarbiyah. Les enfants, ils ont grandi. Et là, ils sont redevables, ils ont l'obligation ainsi de respecter, de faire billahul wali et ainsi de suite, parce que c'est un grand sacrifice qui a été fait. Mais là, l'exemple que je veux donner, et ça, ce n'est pas pour dire, c'est pas pour justifier que quelqu'un ait le droit de maltraiter ses parents ou autre chose. Non, non. ça, ça s'adresse juste aux parents, surtout aux jeunes parents de nos jours, parce qu'il ne faut pas être lurez par la culture qui nous entoure et ainsi de suite. Il faut, il faut connaître c'est quoi, c'est quoi les obligations. Alors, billahi alaykum, par Allah azawajal. Si on va réfléchir ici de façon objective, des parents de nos jours, il y a des parents, vous le savez très bien, s'il y a des parents qui depuis, euh, je sais pas moi, dès que l'enfant a l'âge peut-être de, de deux ans à peine, ils vont le jeter dans une garderie, ok Pendant plusieurs années, c'est la garderie le jour. Le soir, on le ramène à la maison, on lui donne à manger, on va le mettre devant un écran, devant la télé pour regarder des, des dessins animés. Où est cette tarbiya Où est cette éducation Quasiment absente. Après ça, l'enfant va grandir un peu. Où est-ce qu'on va le prendre On va le jeter à l'école. Parce que on veut être libre. Parce que le mari et parce que le père et la mère, ils veulent travailler, ils veulent faire carrière, ils veulent devenir très riches, ils veulent profiter de la vie et tout. On va le prendre à l'école. La même chose, le soir, il revient à la maison. On va lui donner un peu à manger, prendre soin de euh, de ses besoins matériels et si on parle par exemple en occident même très souvent ces besoins matériels là sont quasiment couverts par le gouvernement donc c'est même pas les parents qui, qui doivent travailler tellement tellement pour pouvoir nourrir leurs enfants subhanallah donc euh, après ça le soir la même chose peut-être à peine l'aider un peu dans, dans ses devoirs si nécessaire ou parfois lui payer un tuteur qui va faire cela Et le reste du temps, c'est quoi Vous le savez très bien, je n'ai pas à vous cacher, je ne généralise pas, mais vous le savez très bien que ça, c'est le cas de plusieurs parents, incluant des musulmans de nos jours. Le reste du temps, on va le remplir avec quoi exactement On va lui donner la tablette et tu nous laisses tranquille. On veut pas, on veut pas s'investir dans l'éducation. Il y a des parents de nos jours, musulmans, qui ne font presque rien pour la tarbiyah de leurs enfants. En passant le mot « éducation », ça vient de tarbiyah. C'est une traduction ici du mot tarbiyah. Qu'est-ce que ça veut dire la tarbiyah en arabe C'est quoi la tarbiyah dans l'islam Alors, la même chose ici. On dit de nos jours, on veut offrir l'éducation à nos enfants. L'éducation dans l'islam, le sens de tarbiyah ici qui est obligatoire, qui est le rôle principal des parents. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas les mathématiques, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas ça la tarbia, ça c'est de l'enseignement. Je n'ai pas dit que ça c'est interdit, je n'ai pas dit que c'est pas bon, je n'ai aucunement dit cela. Moi je parle ici qu'est-ce qui représente l'obligation principale, centrale des parents. La tarbia, c'est l'éducation, c'est leur apprendre leur religion, leur din, leur apprendre aussi le bon comportement. Ça c'est les deux choses principales, les bases de la religion ainsi que le bon comportement, la tarbiyah, surtout le bon comportement. Dans le temps des, des, des anciennes générations de l'islam, très souvent une pratique, même les parents qui ne savaient pas ou qui n'avaient pas le temps et les ressources pour éduquer leurs enfants toujours par eux-mêmes, parce que parfois ils avaient beaucoup d'enfants, peut-être 7, 8, 9, 10 enfants, parfois vous le savez la vie était dure, parfois les, les pères voyageaient, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, voire pour faire le commerce, pour chercher euh pour chercher riz et ainsi de suite, c'était pas aussi central et facile et euh, centralisé dans des appartements et des maisons comme on a de nos jours. Donc parfois ce que les parents, ils faisaient dans le temps, c'est que ya dfa'oul bi bi Il y avait le rôle d'instructeur de mu'addib, l'éducateur ça c'était souvent par exemple dans le masjid donc ça c'était l'école mais c'était pas l'école à temps plein comme on l'a de nos jours c'était pour quelques années à peine pour quelques temps à peine ce mu'addib il a le rôle de faire le ta'dib régler les enfants leur donner le bon comportement les les bons euh, les bons traits de comportement parce que vous le savez très bien que l'éducation la tarbia c'est pour les enfants c'est pas pour les adultes on le sait tous Aller essayer d'éduquer des adultes, de changer leur comportement, leur changer leurs mauvaises habitudes, c'est très difficile à faire, ce n'est pas impossible. Des adultes, on peut leur apprendre des informations, on peut dire à quelqu'un, excuse-moi, ri, Euh, dans ta salade, je t'ai vu faire tel et tel. Ça c'est ça c'est faux. La salade comme ça c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas ça la sunna du prophète Muhammad ﷺ. Parce qu'il y a un hadith. Donc de ce fait, tu peux changer telle chose dans dans ta salade. Si la personne elle est sincère, elle cherche la vérité, la personne elle va facilement changer. Ça c'est des détails de pratique. On va dire à quelqu'un telle chose dans ton commerce c'est haram. Si la personne craint Allah, elle dit ah oui vraiment, j'enlève. Ce, je vais enlever ce produit de, de mon magasin, par exemple, de mon marché. Mais aller changer le comportement de quelqu'un, quelqu'un qui a déjà adopté un comportement pendant plusieurs années ou plusieurs décennies, c'est très difficile. C'est pour ça la tarbiyah, ça se fait à un jeune âge. Et les parents, ils ont cette obligation de tarbiyah. Mais plusieurs parents musulmans de nos jours sont complètement déconnectés de la réalité de leurs enfants. Ils ne veulent même pas s'investir, ils ne veulent pas sacrifier. Alors, ces personnes-là ont failli à leurs grandes obligations envers leurs enfants. Et ça, c'est de, de, de l'injustice et c'est normal. Je ne dis pas ici c'est normal pour justifier, parce qu'il n'y a rien de justifiable envers les parents, c'est Berul Waliden qui est obligatoire. Je parle seulement ici en termes d'explication des faits. On, on explique la réalité dans laquelle on vit. C'est normal que cet enfant-là, quand il va grandir, s'il n'a quasiment pas connu ses parents, il est l'enfant de la garderie et l'enfant de l'école et même financièrement peut-être l'école, l'enfant du gouvernement, n'est-ce pas, qui paye des allocations à chaque mois, c'est normal que cet enfant-là qui va grandir ne va pas avoir un grand attachement et un grand respect envers ses parents. Encore une fois, je ne parle pas ici du hukm, je suis pas en train de dire que c'est halal de ne pas respecter ses parents si les parents n'ont pas, pas fait leur devoir. Mais encore une fois, ça je donne cela juste pour illustrer l'importance de cette balance entre les droits et les obligations. Les droits et les obligations dans la relation entre al-hakim ou al entre le dirigeant et le citoyen en quelque sorte dans l'islam les gens qui parlent juste de euh, de des textes de l'obéissance à wali ul-amr le dirigeant dans l'islam et ainsi de suite comme si le dirigeant était sacré mais ils vont pas expliquer l'image générale ici que ce dirigeant là il a des droits parce que aussi il a des obligations donc de ce fait lui donner des droits c'est pour lui faciliter Euh, le la, la capacité pour lui donner la capacité de de remplir à ses obligations envers la umma, envers la nation envers le din d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi de suite mais si le dirigeant ne fait pas ses obligations et la personne qui lui parle de ses obligations on va lui parler seulement de ses droits là on a un sérieux problème dans la compréhension de la religion d'Allah azza wa ainsi que de la compréhension de la vie en général alors il dit ici Muad ibn Jabal رضي الله تعالى عنه فقلت يا رسول الله افلا ابشر الناس يا رسول الله ce que tu viens de m'annoncer c'est quelque chose de, de, très, de très bien alhamdullah c'est une très bonne nouvelle que taala nous a donné le droit de ne pas être puni si on va remplir l'obligation de faire la sans lui associer de partenaire Alors, affala ubashirunas, devrais-je sortir et annoncer cette bonne nouvelle aux gens? ibn Jabal voulait sortir tout de suite. Regardez celui qui aime le bien pour les musulmans, il veut pas garder le bien pour lui. Il veut annoncer. Le prophète Ali sallallahu alaihi wasallam a exhorté à annoncer les bonnes nouvelles, annoncer le bien. Bashiru wa latunafirou. Bashiru, c'est on va, ou bashir, c'est quelqu'un qui t'annonce une bonne nouvelle. Alors Il veut sortir et, et dire à tous les sahabas ce qu'il vient d'entendre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit « La tu bachhir hum Non, non, non, ne le fais pas. Ne va pas leur annoncer cette bonne nouvelle parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il craignait que yattakilou. C'est quoi yattakilou le sens de yattakilou ici dans le hadith Ça veut dire qu'ils vont prendre leur religion à la légère. Il y a des gens, ils vont mal comprendre le hadith et de ce fait, ils vont prendre ça comme un acquis. Au fait, c'est facile. Si moi j'ai fait la ibadat Allah, moi j'ai fait la salat, moi j'ai fait le siyam, c'est Ramadan, moi j'ai déjà fait mon hajj, je ne commets pas de shirk, alors c'est garanti. Allah il va, me, il va pas me punir parce que la sourate Al Israa, il a dit ça. Non, ça, ça serait une mauvaise compréhension du hadith parce que la ibadat bien sûr, ça vient avec ça vient avec ici tout, tout un système d'obligations. Euh, celui qui remplit la ibada pleinement ça veut dire qu'il va obéir à Allah taala et qui va s'éloigner des interdits qui ne va pas désobéir à Allah azza c'est son droit de ne pas être puni par Allah subhanahu wa ta'ala mais si le prophète sallalahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit à muad ibn jabal ne va pas annoncer cette bonne nouvelle ça c'est pas par inter ça c'est pas par interdiction en passant Ça c'est ça c'est une question ici de djihad, de stratégie de communication si on peut dire ainsi. Le prophète sallalahu alayhi wa sallam, il a jugé que dans ce contexte bien précis dans lequel il se trouvait, ce n'était pas bénéfique et profitable pour Muad ibn Jabal d'aller annoncer comme ça l'information à tout le monde, d'aller citer ce hadith de façon publique, d'aller le le partager de façon publique. Pourquoi Allahu a'lam, peut-être que le Peut-être que cette histoire-là, peut-être que le prophète, il savait qu'il était dans un certain contexte, dans un certain timing, un certain moment dans lequel il était entouré d'un certain groupe Peut-être de de, de musulmans qui étaient nouveaux dans l'islam, de certains bédouins peut-être qui venaient d'accepter l'islam et ainsi de suite. Et de ce fait qu'ils n'avaient pas encore une compréhension approfondie de l'islam comme des grands compagnons comme Mu'ad ibn Jabal qui lui comprend bien le sens des paroles du prophète Muhammad s.a.w. Peut-être que c'est pour ça que le prophète s.a.w. ne lui a pas permis d'aller annoncer ce hadith tout le monde. Mais là quelqu'un il pourrait dire mais comment est-ce qu'on connaît le hadith à l'heure de nos jours si le prophète sallalahu alayhi wa sallam il lui a dit de ne pas aller annoncer cette bonne nouvelle? La réponse elle est à la fin de la narration, ça nous dit fa bihi Muadd عند موته تأثما. Muad ibn Jabal, il a partagé ce hadith au derniers instants de sa vie, lorsqu'il était mourant Muad ibn Jabal. Muad ibn Jabal radi Allah anhu, il est décédé dans la peste de Amawas en Palestine. Comme elle a mentionné dans le vécu de Omar ibn al-Khattab, dans le règne de Omar ibn al-Khattab. Donc, Mu'ad ibn Jabal, il était très malade, il avait la peste. Et de ce fait, lors de ses derniers moments, il ne pouvait pas re se retenir de partager ce hadith, pas de façon publique à tout le monde, mais pour les personnes qui l'entouraient. Pourquoi Ça dit ta'athoumane, de peur à avoir un péché, à avoir désobéi à Allah Ta'ala yawm al-qiyama, de rencontrer Allah Ta'ala, Avec un hadith important qui était dans son cœur qu'il n'a jamais partagé, une science importante qu'il n'a jamais partagée, parce que Allah Taala dans le Coran karim il nous parle et Allah Taala il avertit et il blâme ceux qui dissimulent, ceux qui cachent l'Ille la science. Inna laddineek tumunama anzalallahu min albayyinati walhuda ceux qui cachent la science ils vont pas la partager. Alors là par défaut on doit partager la science. Mais comme on a mentionné Partager la science de un, c'est la science bénéfique, surtout lorsque les gens ils ont besoin de cette science. C'est pas chaque science, chaque information qu'on doit partager. C'est surtout lorsque les gens ils ont besoin de cette science, de cette information. Mais aussi dans la dawa, Allah subhanahu wa taala, il y a cet aspect stratégique de partage de la connaissance et de l'information. C'est que parfois, s'il y a de l'information. Qu'on va partager avec une personne un hadith qu'on va partager, qu'on va apprendre à quelqu'un, et que on a de bonnes raisons pour croire que cette personne-là, eh bien, elle va utiliser le hadith à, pour de mauvaises raisons. Elle va lui donner une mauvaise interprétation. Elle va mal le comprendre. Alors ici, si oui, c'est justifié de cacher ce hadith de certaines personnes de ne pas le partager publiquement je vais donner des exemples très brefs inshaAllah avant de conclure beedni Lahi Taala les uléma la même chose ils nous parlent de hadith ou ar-raja' les hadiths qui parlent de de la miséricorde d'Allah Taala de l'espoir en Allah du pardon d'Allah Azza wa Jalla on abuse pas de leur partage comme ça de façon massive de façon publique au public sans pouvoir les mettre en contexte et les expliquer Parce que si on va monter sur le minbar et parler à chaque jumua deux, trois fois de suite, de la miséricorde d'Allah, on va amener comme ça en masse tous les hadiths, comme ce hadith-là qui parle de « Allah Ta'ala, il nous a donné des droits » et que celui qui dit « La ilaha illallah »« Khalisam min qalbihi »« Il va entrer al-jannah » et tout. c'est hadith-là, oui, c'est des paroles prophétiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ces hadiths, ils ont un sens. Ils ont un contexte bien spécifique. On le comprend en ayant une euh, assimilation global de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala que la ilaha illa Allah ça a des conditions ça vient avec des conditions ces conditions-là ils sont très évidents dans le Coran dans la Sunna mais pour des awam pour des gens soit qui ne connaissent pas beaucoup l'islam qui n'ont pas beaucoup de bases de pouvoir bien comprendre ou pour des personnes qui ne cherchent que cela il y a des gens qui ne cherchent que une justification pour qu'ils prennent leur religion à la légère c'est déjà ce qu'ils font au fait ils sont paresseux ils sont partisans du moindre effort Ils aiment le laxisme dans dîne. Ils ne prennent pas leur dîne au sérieux. Déjà, eux, ils sont comme ça. Et ils n'attendent que quelqu'un qui vient leur confirmer en leur donnant quelque sorte des munitions, des moyens pour se justifier, pour dire Rasoulullah s.a.w. La de l'autre côté aussi, des savants, les ulama, ils parlent. La même chose, les hadiths ou les khawf, les hadiths ici sur la punition d'Allah s.w.t, sur la gravité des péchés en général et ainsi de suite. Il y a certains hadiths on ne va pas partager en masse si on est en présence de certaines personnes qui ont une idéologie extrême plus extrême comme les khawarij donc leur donner des hadiths comme ça eh bien eux ne vont pas bien comprendre l'agnef hamou l'agnef khamou moradallah taala ou morad al asoulihi sallallahu alayhi sallam ils vont juste au fait mal interpréter ces textes et penser que ça ne fait que confirmer ce qu'ils pensaient avant cela. Et aussi les ulama, ils mentionnent comme c'était le temps dans, euh, de, de certains gouverneurs et de certains euh, de certains puissants, de certains dirigeants et tout, qui étaient euh, vraiment corrompus, qui étaient très dangereux, qui ne, fais, ne faisaient que couler le sang très injuste, très oppresseur, comme le Hajjaj, Ibn Yusuf, Afaqafi, ainsi de suite. Il y a des ulama, dans le temps de le Hajjaj, qui n'aimaient pas que quelqu'un cite et rapporte les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le droit du dirigeant dans le temps de Al-Hajjaj. Pourquoi Parce qu'il disait que al hajjaj il n'attend que cela. Lui, ce qu'il fait Al-Hajjaj, c'est que tout celui qui n'est pas d'accord avec lui, il lui coupe la tête. C'est aussi simple que ça. Déjà, il faisait cela. Alors, si quelqu'un va lui ramener des hadiths dans lesquels ça va parler du droit du dirigeant dans l'islam, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et de, et de ceux qui sont contre le dirigeant, Al-Hajjaj, il va vraiment aimer ça. Ça ne fait que confirmer au fait son état d'esprit. Ça ne fait que l'encourager à faire encore plus de mal. Donc, encore une fois, en bref, quand on fait la dawa Allah Taala, quand on parle de l'islam, parfois il faut savoir, oui, il faut savoir retenir certaines informations face à certaines personnes, parce que ma'nta muhadithin qawm. Hadith Allah tablurohu lohum illa kana libardhim fitna. Il des gens, ils n'arrivent, des paroles de vérité, de bien, ils vont pas les, bien les comprendre parce que ils sont très ignorants, parce qu'ils ont, ils ignorent certaines bases ou parce que ici déjà dans leur esprit ils sont déjà déréglés, ils n'ont pas, pas la bonne akid, la bonne façon de voir les choses. Tant qu'on n'a pas traité cela, si on va leur donner certaines informations vraies sur l'islam, ils vont les recevoir de façon fausses de façon. Et là j'aimerais juste ajouter un autre dernier point Inch'Allah. Et ça c'est l'une des raisons, c'est l'une des de mille et une raisons probablement pour lesquelles on ne peut pas, je le répète comme on dit toujours, on ne peut pas apprendre notre religion seulement seulement par internet. C'est bien, il y a l'internet, il y a les réseaux sociaux, il y a la capacité de faire des cours en direct comme ça et ainsi de suite. Alhamdoulilah, tout ça c'est très bénéfique Alhamdoulilah, mais ça ne peut pas être la seule façon. L'apprentissage direct, physiquement dans les massages et ainsi de suite, ça c'est nécessaire. Pourquoi Je vais expliquer très simplement. C'est parce que lorsqu'on fait des cours en direct, en présentiel, dans le masjid, il y a des halaqat, il y a des cours ainsi de suite. Par exemple, celui qui est en train d'enseigner, celui qui fait la dawa, celui qui prêche le message, il est capable de voir visuellement déjà quel type de personnes sont devant lui. Il est capable de voir toute personne qui qui fait qui, qui enseigne et ainsi de suite qu'on est cela qu'il y a de l'expérience dans ça qu'on est ce phénomène là on est capable parfois de voir juste de la réaction des gens quel est leur degré d'assimilation quelles sont quelle est l'information qu'on vient de partager mais qu'il y a des gens il ça, ça a pas l'air que c'était si évident que ça on doit on doit aller dans plus de détails en, encore une fois on peut voir l'âge des personnes qui sont devant nous euh, leur âge euh, Peut-être juste par leur langage, la façon de laquelle ils posent les questions, ainsi de suite. On peut connaître c'est quoi les niveaux. Si on a un auditoire qui est stable, comme dans les MSGD, ainsi de suite, déjà on connaît, on connaît la la plupart des gens, on va les connaître avec le temps, on va les connaître et tout. Sur Internet, on n'a pas cela. On n'a aucune idée qui est de l'autre côté. On n'a aucune idée quel est le degré d'assimilation de l'autre personne. Est-ce que l'autre personne, elle a bien compris ce qu'on vient de dire ou elle a compris de façon tordue euh, Et il y a des choses aussi qui sont très contextuelles, Donc, comme on sait tous, même dans les fiqh et les fatahs, ouais, et ainsi de suite, dans la shara. Donc, on peut dire des choses sur Internet qui sont vraies. On s'adresse à notre public local, à ce qu'on connaît ici. Mais quelqu'un est en train peut-être de m'écouter de l'Asie ou de l'Afrique ou autre chose. Et la personne va prendre cette information, peut-être cet exemple que moi je viens de donner dans un cadre bien spécifique. Soit que ça va être une fitna pour elle va penser que moi je suis fou ou la personne elle va peut-être l'apprendre et l'appliquer dans un autre contexte qui n'est pas le sien. C'est pour ça on dit toujours l'importance encore une fois de d'apprendre l'ilm vraiment comme ça est, ça s'est fait pendant des générations de façon directe comme ça de façon physique ça veut dire personne à personne et d'aller dans des cours, d'aller au masjid et ainsi de suite et ce n'est pas seulement par internet même si encore une fois par internet c'est un outil alhamdulillah, qui aide beaucoup mais ce n'est pas euh, ce n'est pas au fait la seule solution et la solution complète b'inillah ta'ala on va se contenter de cela jazakumullah ta'ala khairan wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina mohammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbi l'alamin